Bonsoir à tous mes chers amis auditeurs de la UDO. J'ai le regret de vous apprendre que je devais avoir avec moi ce soir une amie pour faire le programme Le Train de la Musique. Mais il s'est trouvé qu'elle a été empêchée. Et donc,、euh, je continuerai seul. Je le regrette infiniment.、Euh, dans Le Train de la Musique ce soir. Euh, qui est toujours présenté à vous le dimanche soir entre 8h et 9h sur la 820 AM, la radio de l'Université de l'Occident, qui est à Mochis, Los Mochis, Sinaloa, au Mexique. Je tiens,、euh, avant de commencer, de dire merci à tous ceux qui ont pris la peine d'appeler、euh, pour me faire part de leurs opinions et aussi recevoir. El CD que yo promis. e Yo doy las gracias a todos los amigos que han llamado para recibir el regalo que prometí, que es un CD. Estamos esperando su llamada al número 818-2025. Esa persona va a recibir un CD de música francesa gratuito. Tengo como 10 diferentes CDs y la persona puede escoger el CD que le conviene y con la, la música que le conviene. Es el regalo del Tren de la Música a mis amigos oyentes aquí de Mochis. Para empezar esta noche el programa El Tren de la Música, vamos a invitar a, a cantar para nosotros. Un amigo, nos sondos, est Claude François qui sera accompagné de Mireille Mathieu et qui vont nous chanter une musique qui s'appelle Quelquefois. Bonjour. よ 何 e ろ a quelquefois。Quelques fois. I'm going to try to save a little bit. All is confused in me that I'm not g o n t explain. Oh, has it ever been a o だれやんすか Après avoir écouté quelques fois, la proxima cantante serait Claude Valade. l C'est Claude Valade l maintenant qui monte sur le podium pour nous interpréter sa chanson. Reste avec lui. アパータッチ。<a> C'est toujours avec grand plaisir de voir un artiste aussi charmant. Je veux parler de Claude Balsotti. Oui, encore une fois ce soir, il est sur la liste de nos invités au bal du dimanche à bord du train de la musique. Claude, c'est toujours un plaisir de te voir. Nous te, dis, nous te saluons et nous te demandons qu'est-ce que tu vas nous chanter, Claude Si ça ne va pas ce soir. Ah, vas-y, tiens le micro. Nous t'écoutons. Tu vois, je ne sais plus très bien. Ni où tu vas, ni d'où tu viens. Mais je ne t'oublierai jamais. Mon compagnon. Mon naufragé. On est en pleine mer, en plein coeur de Paris. Dans ton sourire amer, j'ai tout lu, tout compris. Tu t'es levé, tu m'as suivi. Comme un chien perdu s a n s collier, sans savoir, on s'est arrêté devant un bar et je t'ai dit. Si ça va pas ce soir, viens et on ira boire. Tu pourras, si tu veux, vider sur le comptoir ce qui mouille tes yeux, encombre tes tiroirs. Je dirai pas que t'as tort, je dirai ce que tu voudras. On s e r a y vont m o r t on se ressemblera. On a traîné jusqu'au matin, on s'est inventé des chars. On a été jusqu'à se mentir pour pleurer, pour se faire plaisir. Et l'on s'est inventé d'impossibles maîtresses, histoire de retrouver de nouvelles ivresses. Maintenant que tu es parti. Vers d'autres bars, d'autres pays. Il m'arrive au petit matin de te rechanter ce refrain. Si ça va pas ce soir, viens et on, on ira b o i r e Tu pourras, si tu veux, vider sur le comptoir ce qui mouille tes yeux, encombre tes terroirs. Je d i r a i pas que t'as tort, je d i r a i ce que tu voudras. On sera ivre ou mort, on se ressemblera Si ça va pas ce soir Viens et on ira boire Tu pourras si tu veux Vider sur le comptoir Ce qui mouille tes yeux, on comprend tes tiroir s Je dirai pas que t'as tort, je dirai ce que tu voudras On sera ivre ou mort, on se ressemblera Si ça va pas ce soir ビデオのコントロールです。 Pour moi, ce qui fait son charme, c'est sa voix rogue. C'est comme s'il fait un effort immense pour chanter. Et quand il le fait, je revois devant moi Charles Aznavour. Vous qui m'écoutez au programme de ce soir, ne trouvez-vous pas une certaine ressemblance entre les deux Oui, parce que la chanson qu'il a chantée, S'il ne s a va pas ce soir, vraiment a été euh, euh, une belle chanson, non Et de ce pas, nous allons changer le ton avec Patrick Lenormand, qui lui aussi se joint à Claude Valade l pour nous interpréter une balade à leur façon. Et ils nous disent de bien leur garder notre amour. Vas-y, allez-y. Garde-moi ton amour sera le titre de la chanson. もう一度、もう一度、もれ一度、もう一度、もう一しもう一度、も一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もも C'est bien que je n'oublierai pas. Tes mots d'amour, plein de tendresse, la douceur de tes caresses. Mon amour est à toi pour la vie. Garde-moi ton amour, je t'en prie. Je ne pourrais pas vivre si tu quelques mois passés avec toi ont mis dans mon cœur tant de joie garde-moi ton amour pour la vie ce n'est pas facile de se quitter après tout ce qu'on a partagé mais je te fais la promesse De penser à toi sans cesse, mon amour est à toi pour la vie. Seul va l'amour, c a r a seul va l'amour. Et puisqu'il faut se quitter aujourd'hui, e s s a i e de ne jamais oublier les instants qu'on a partagés. g a r d e に o i ために amour pour la vie に私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のため s 私のために私のために私のために私のた t オンあタンもかっこいい。 Ce soir, juste par accident, presque tous mes invités chantent l'amour, chantent la vie. C'est ainsi que Dalida est la prochaine à monter sur le plateau et elle nous chantera, à sa façon, une histoire d'amour. 紅白の紅白し紅 Qui se dresse, p l e i n de force et de t e n d r e s s vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le l r e a s r d o u l a n i o t e c a e n l a l a e s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 Avec l h e u r où l'on s'enlace C'est l h u r où l'on s'enlace Avec les, les soirées d'angoisse Et les matins merveilleux Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais Ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de Peut-être que nous sommes des fanatiques de l'amour. Peut-être, je dis. De la vie, des beaux jours, des printemps inoubliables où nous donnions nos cœurs vraiment, naïvement à tout vent. Oh, que c'est beau de se souvenir de ces beaux jours qui peut-être ne reviendront jamais. Qui sait? Jean f e r r a n nous en parle longuement. Comment faire? Que faire? De cette vie. Et il nous chante、euh, en poésie, il nous raconte en poésie sa chanson C'est beau la vie. Écoutons-le. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson. Que c'est beau, c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà haut. Et son cri par-dessus tout. Que c'est beau, c'est beau la vie. Tout ce qui tremble. Et palpite tout ce qui lutte et se bat. Tout ce que j'ai cru trop vite, A jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter. Et surtout pouvoir chanter, que c'est beau, c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit. Sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau, c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau, c'est beau la vie. Ce Que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées avec l'amour trouvé. Que c'est beau, c'est beau la vie. Encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau, c'est beau, la vie. Et avant d'aller à la pause, je vous rappelle. 私たちは 818-2025 esperando su l り a m a と a al número 818-2025 el programa y n o s o t ま o s た n c a r g a r e m o s de entregar a usted Un CD de música francesa. Tengo con m 10 de diferentes、eh, cantantes que usted puede escoger la que usted quiera. Por favor, llama ahora para recibir su regalo.、Eh, nos vamos a parar un momentito. Regresamos dentro de u n minutos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Nos vamos Nous arrêter un petit moment et nous vous reviendrons juste dans quelques instants. Merci.